This is a classic, but just to get out of here What's up? At you, it's up to On a tout fait, on a bouffé du peurat à s'en étouffer Chercher la gagne sans la toucher Éviter le bail ni ses bouchers Nord-sud, c'est la crise Pas de l'aide qui et mes fans crient Toi que la concus bute dans les écrits J'ai beau tèche, revient comme un prismi J'ai connu la haisse, connu la crèche Pendu la main, les chambres dit la baisse Donc arrive sans stress, pour la place L'armée de tout nos maîtres en faisant du surplace Mugi est le maître, l'amiral Mais qui aurait pensé qu'on ferait m'animal Sans prise de tête, au moins qu'on fait la maille. ça donne une où les les maille yeah. Shut sure. up